يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعض إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد commence donc le cours numéro 9 dans l'explication de kashf shubuhat de cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz رحمه الله et donc c'est un grand livre parmi les livres du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. et on continue avec les questions et réponses qui ont été posées au cheikh Abdul Aziz ibn Baz on lui a posé la question suivante radi Allahu anil mashfu' lahi alaysa shartun min shurut al jawab le جواب bala le سؤال idhan shafa'atuhu shafa'atun Nabi sallallahu alayhi wa sallam li'ammihi wa wa qabula Allah li dhalik le جواب hadihi khassa شفع له ولكن لم يقبل منه فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربا مذلك قبل أن يعلم فلما علم بعد ذلك ترك الشفاعة لما شفع قال لا لك ما لم أنها عنه لا ما لم أنها عنك a kaza fulbukhari, falamma naha anhu kaffa an zalik Donc, la première question, euh, la, la, la satisfaction d'Allah pour la personne pour qui on a intercédé N'est-ce pas que c'est une condition, parmi les conditions de l'intercession Le sheikh, il répond, il dit oui, certes Alors, euh, ensuite, une autre question Et donc, euh, donc dans ce cas, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour, pour son oncle Euh, et l'acceptation d'Allah subhanahu wa de cela En voulant dire que euh, l'oncle du, du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un mouchriq Donc euh, puisque une des conditions pour qu'on intercède pour quelqu'un Il faut que cette personne soit euh, un, un musulman sur le tawhid Donc comment expliquer l'intercession du prophète alayhi pour son oncle alors qu'il était mouchriq Euh, le cheikh il répond, il dit euh, Cette intercession là Elle était particulière Il a intercédé pour lui Mais cela n'a pas été accepté de lui Allah subhanahu wa ta'ala a, a fait euh, descendre Et il a révélé par la suite Le verset 113 Dans Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala euh, ta dit n'appartient pas aux prophètes Et à ceux qui ont cru De demander pardon pour les mouchriquines Même s'ils si sont même s'ils si sont des gens de sa famille... ou qui sont des gens de, de parmi ses proches... de même que, de même que cela était avant qu'il le sache... c'est-à-dire avant qu'il connaisse le verdict... mais lorsqu'il sut... Hein, alors après il a abandonné l'intercession pour lui... il a cessé de demander l'intercession pour lui... parce qu'il avait dit auparavant... dans son intercession... Je vais demander pardon pour toi tant, qu on, tant que on me, tant qu'on ne tant qu'on ne tant qu'on ne, qu ne me l'interdit pas. Donc je vais demander pardon pour toi. Il parle à son oncle il dit Je vais demander à Allah wa ta'ala « pardon pour toi tant qu'on ne me l'interdit pas. » C'est-à-dire, « tant qu'Allah ne me l'interdit pas. Et c'est ainsi également mentionné dans Al-Bukhari. Ce hadith est mentionné dans Al-Bukhari et lorsque Allah Ta'ala lui a interdit par la suite donc il a cessé de demander l'intercession pour lui et de demander pardon pour lui une autre question wa abu nabi alayhi wa salam le جواب abu nabi wa ummuhu kana fil al-jahiliya mata fi jahiliya wa fil al-hadith inni abi wa abaka fi an وسال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر فلم يؤذن له لانها ماتت في الجاهليه على قومها on a posé la question au cheikh de même que le, le père du, du prophète الله عليه وسلم le cheikh répond le père et la mère du prophète الله عليه وسلم était dans la jahiliya. Et ils sont tous les deux morts à l'époque de la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, avant euh, la période de l'islam. Et comme c'est mentionné dans le hadith authentique euh, qui dit « Mon père et ton père sont dans l'enfer ». Lorsqu'un homme est venu lui poser la question, hein, il, il est à propos de son père, il a dit « Mon père et ton père sont en enfer ». Et le prophète, selon avait demandé à son seigneur, de de, il a permission de demander pardon pour sa mère. Et Allah, subhanahu wa ne lui a pas permis de demander pardon pour sa mère. Parce qu'elle est morte dans la djihiliya sur la religion de son peuple, l'adoration des idoles. Euh, ensuite, en, ensuite, on a posé la question au cheikh est Est-ce que la preuve a été établie sur eux? Al-Jawab: Donc euh, on a posé la question: Est-ce qu'on a établi sur eux la preuve? Et la réponse, euh, le sheikh, il dit: Il se peut que Et il se peut qu'il leur, qu leur soit parvenu de la religion d'Abraham ce qui est suffisant pour établir sur eux la preuve et euh, y a et euh, est -à dire Cheikh ils, ils ont posé la question au Cheikh Ibn Baz Ce que Ibn Hisham a rapporté dans dans, dans la, la biographie du Prophète alaihi wasallam, du fait qu'il serait allé pour euh, y aller, y aller, pour aller visiter la tombe de sa mère. Est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est authentique? الشيخ لليبويتزي ثابت من أنه زار واستأذن ربه أن يزورها فأذن له في زيارتها يدل على جواز زيارة الكافر في الجاهلية زيارة, زيارة, زيارة للعبرة وليس للاستغفار فأذن له أن يزورها ولم يأذن له أن يستغفر لها Donc le cheikh il répond il dit ça c'est oui c'est c'est authentique c'est authentique le fait que il il ait visité la tombe de sa mère et qu'il ait demandé la permission à son seigneur de de visiter sa tombe puis Allah lui a permis de la visiter et cheikh euh, il dit wa ya ala ja'azi donc cela... Montre la preuve qu'il est permis de visiter la tombe du kafir dans la, qui est mort dans la euh, Et c'est une visite pour euh, y prendre des leçons, pour réfléchir euh, sur la mort et des choses comme ça. Et non pas une visite dans le but de demander pardon pour le mort. Donc, Allah lui a donné la permission de visiter la tombe de sa mère, mais il ne lui a pas permis de demander pardon pour elle. Et ensuite, on a posé une autre question au shaykh. Il y a un shaykh. La question est, la asla laha, quulluha bâti la. Allahhi anna aba talib aslam. وأن أباه وأمه أسلما كل donc euh, une autre question qu'on a posé, la euh, une autre question qu'on a posé au cheikh ya euh, qu'est-ce qui a été dit au sujet euh, de la mention qu'elle euh, se soit convertie à l'islam et ainsi de suite. Donc, euh, le cheikh il répond à ça il dit il n'y a aucun fondement à cela Tout, tout, tout cela est faux hein, Ce sont des choses Qui sont complètement fausses Et celui qui dit que Abu Talib s'est converti à l'islam de même que son père C'est-à-dire le père du prophète Mais ainsi que sa mère Se sont convertis à l'islam euh, Toutes ces narrations sont des narrations qui sont fausses Parce qu'il y a beaucoup de Soufias qui se réfèrent à ces narrations là Et qui prennent ça comme étant Euh, une réalité alors que c'est pas supporté par aucun hadith authentique donc c'est pas c'est pas basé sur une preuve il n'y a pas de preuve à ce sujet là euh, ensuite on a posé la question ensuite au shaykh al masjid al nas ma'a adam alwuqu' fi shay' wa adam minha on a posé la question au est-ce que c'est permis d'étendre les jambes direct, dans la mosquée en direction mus, de, de, de, de, devant le mushaf, ou devant les masajifs, et est-ce que est permis Euh, avec la présence des gens autour euh, Malgré est une, on sait que c'est une condition euh, pour, accepter, pour accepter un témoin Pour considérer que ce témoin est un témoin qui est honnête et juste euh, Parmi les conditions de ça euh, C'est qu'il ne faut pas qu'il soit tombé dans quoi que ce soit De ce qui euh, nuit à le sens de, du respect de l'honneur par exemple qu'il ne faut pas que ce soit une personne qui mange dans la rue ou qui est en ses jambes en présence des devant les gens ou bien qui marche dans la rue par exemple la tête découverte sans excuse donc il pose la question au chef à ce sujet là le chef il répond il dit رجله أما إنسان ما دعت له الحاجة أن يمد رجله بين الناس ليس من المرؤة وكذلك في بلد يحترمون الأكل في الأسواق ولا يرضون به فالذي يمشي في الأسواق ويعكل مخالفا لهم يدل على خفة في العقل وقلة مبالاة لذلك الشيخ يقول si, euh, il y a un besoin quelconque pour que la personne étende ses jambes, donc euh, dans ce cas-là c'est permis, mais si la personne elle étend ses jambes alors qu'il n'y a aucun besoin de le faire et il fait ça parmi les gens, ça ne ça fait pas partie des bonnes manières. De même que dans un pays où les gens ont euh, ils respectent le, le fait que quelqu'un ne doit pas manger par exemple dans le, le marché et qu'ils ne sont pas satisfaits de ça et que quelqu'un arrive puis il marche dans le, le marché et il, euh, dans la rue et puis il mange devant les gens comme ça ça c'est en contradiction hein, avec euh, les mœurs des, des gens et donc ça, ça indique que la personne elle ne réfléchit pas elle n'a pas de raison ou elle, elle, a, elle a peu d'intérêt elle donne peu d'intérêt aux, aux gens donc euh, ça c'est quelque chose qui est mauvais quelque chose que quelqu'un ne doit pas faire -dire il faut respecter les mœurs et les, les, les, les bonnes manières qui sont connues chez les gens. Euh, ensuite, on a posé la question au cheikh Maddul Arjul Amam Al-Masahif Al-Jawab, al-Ihana, bal Le cheikh, il, il dit... Euh, parce qu'on lui a posé la question d'étendre les jambes devant le moushaf, le parce qu'il n'avait pas répondu à ce sujet-là dans la réponse précédente alors euh, ils lui ont reposé la question et étendre les les, les jambes devant le, le mushaf donc le cheikh il répond il dit si la personne elle a, du moment que la personne n'a pas eu euh, l'intention de, de dénigrer le mushaf ou de manquer de respect au mushaf e euh, il a juste eu besoin d'étendre ses jambes donc dans ce cas-là il n'y a pas de problème ensuite on a posé la question euh al walidan alladhaini al walidan alladhina sujja al faratihim hal yashfa' fihim yawm al qiyamah al jawab al afraad yashfa'un wal wajib alayhi huwa at nahin alayhim question ici a quelque chose dans la question et dans la réponse qui sont qui est pas clair pour moi donc euh, je vais passer tout l'autre question السؤال الشفاعة الخاصة. الجواب الشفاعة لأبي طالب وشفاعتان خاصتان. الشفاعة لأهل الموقف والشفاعة في أهل الكبائر هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Doctor Sheikh on lui pose la question à propos de l'intercession qui est particulière au Prophète صلى الله عليه وسلم. Alors il répond, il dit que l'intercession qui est particulière au prophète, euh, il y a l'intercession pour Abu Talib, l'oncle du prophète, puis inter, deux intercessions particulières. L'intercession pour les gens au jour de la résurrection, lorsque les gens sont euh, en train d'attendre le jugement. Et l'autre intercession, c'est l'intercession pour les musulmans qui ont fait des grands péchés pour qu'il euh, pour qu'il ne rentrent pas en enfer ou bien pour qu'il sortent de l'enfer donc je pense c'est plutôt pour qu'il ne rentre pas en enfer les, les les gens qui ont commis des grands péchés ça c'est l'intercession pour les gens qui ont commis des grands péchés des kabair. et cette intercession elle est particulière au prophète alayhi wa euh, le cheikh il dit euh, l'intercession pour les euh, il dit al-shafatou li fi ahl al-mawqif هذه خاصة يتأخر عنها جميع الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم يتأخرون هذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة الثانية في أهل الموقف في أهل الجنة في دخول الجنة وهناك ثالثة خاصة بأبي طالب شفاعة في أن يخفف عنه فإنه كان في umratan min an-nar fayashfa lahu min donc euh, le shef, il continue la réponse il dit que l'intercession pour les gens lorsqu'ils attendent lorsqu'ils sont debout à attendre le jugement cette intercession là elle est particulière au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les autres messagers, Noé, Ibrahim, Moussa et Isa, ils vont tous, hein, ce, ils vont euh, c'est-à-dire qu'ils vont tous, euh, dire que ce n'est pas, pas pour eux cette intercession-là. Ils vont tous se reculer vis-à-vis -vis de cette intercession. Et euh, elle est particulière au prophète Mohammed (sallallahu wa sallam. Et la deuxième intercession, c'est euh, donc l'intercession pour les gens du Mokrif, pour les gens de lorsqu'ils attendent le jugement, pour qu'ils entrent dans le paradis, hein, pour les gens du paradis parmi eux, pour qu'ils rentrent dans le paradis. Et il y a une autre intercession aussi qui est particulière, une intercession pour Abu Talib, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que Allah lui diminue son châtiment parce qu'il était dans le feu et euh, en intercédant pour lui, euh, il, il va avoir un châtiment qui est réduit, c'est-à-dire qu'il va être sur des pierres de feu et euh, sa chaleur, la chaleur de ces pierres vont faire brou euh, brouillir son, son cerveau à, à, à cause de la chaleur. Donc ça c'est quand même un un châtiment très très douloureux, très grand, mais pour lui yani, il est euh, diminué. Ensuite, <coughs> y il, dit, il y a une autre question qui a été posée au cheikh, il dit "إذا للكفار، هل يجوز يفرح؟ الجواب يفرح لها إذا كان فيها نفع للمسلمين، يفرح لها. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك Donc, euh, ils ont posé la question au Cheikh, s'il y a un malheur qui touche aux kuffars, est-ce que il est permis aux musulmans de se, de se réjouir et d'être content de ça? Euh, le Cheikh, il répond, il dit, oui, il se réjouit pour ça. S'il euh, si y a un bien pour les musulmans, il se réjouit. S'il y a dans ça un bien pour les musulmans il se réjouit de ça euh, Allah dit dans le verset 58 Dans Yunus, dit c'est Dit au Muhammad, C'est pour la grâce d'Allah Et par sa miséricorde Voilà ce, voilà ce dont il doit se réjouir C'est meilleur pour eux C'est meilleur que ce qu'ils rassemblent Et ce qu'ils euh, accumulent Et le Cheikh, il continue, il continue sa réponse, il termine sa réponse en disant que s'il y, qu y a quelque chose qui fait un bien quelconque aux musulmans, comme par exemple que euh, yani l'armée des koufars est euh, écrasée, ou bien qu'elle qu perd, qu'elle se fait euh, battre, euh, ou ta'ala guide les koufars à l'islam, donc euh, yani les musulmans se réjouissent de ça. Hein, ils doivent se réjouer de ça. Et la question ensuite, euh, donc euh, la réponse du chef est ici à un tremblement de terre. Parce qu'ils ont posé la question, s'il y, si y a un malheur comme quelque chose comme un tremblement de terre, par exemple, <coughs> dans un pays de Kouf. Euh, le cher, il répond, il dit, oui, il se réjouit parce qu'il se peut que ce soit pour eux une exhortation. Ils vont prendre une leçon de ça. Ils vont, ils vont être exhortés de cette façon et ça va être une cause de guidance pour eux par la suite. Donc, donc on se réjouit de ce genre de choses. Donc, on a terminé maintenant avec les questions et réponses. Euh, maintenant, on va passer à, à, au texte de e euh, la suite avec la lecture de la de la shubha numero 7 et la shubha numero 8 euh, qui sont euh, mentionnés dans ce passage donc euh, le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab al-Die fa in qala ana la ushrik billah ana la ushrik billahi shay'an hasha wa kalla walakin al-iltija' ila al-salihin laysa bi-shirk فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا يغفره فما هذا الذي حرم الله وذكر أنه لا يغفره فإنه لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك أو تبرئ نفسك min min ash-shirk wa anta la ta'rifuhu ta am kayfa yuharrimu Allahu hada, la yaghfiruhu wa la tas'al 'anhu wa la ta'rifuhu ta atadhunnu anna Allaha la donc la première la c'est la suivante c'est que s'il si si te dit moi je je fais pas de avec Allah Hein? pas du tout hein? mais le fait de se tourner vers les hommes pieux ça c'est pas du shirk hein? le fait de se réfugier et de chercher le refuge en les hommes pieux et de, de se tourner vers eux ça c'est pas du shirk alors le shirk il dit dans ce cas là tu leur réponds et tu leur dis si tu es d'accord et tu as accepté, tu as accepté ou que tu acceptes que Allah a interdit le shirk et que l'interdiction du shirk est plus grande encore que l'interdiction de l'adultère et de la fornication. Hein? Et que tu es d'accord et que tu affirmes que Allah ne va pas le pardonner à celui qui le fait. Il ne va pas pardonner le shirk. Hein? comme c'est mentionné dans le verset ⁇ Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui mais il pardonne tout autre péché, tout autre péché moindre à qui il veut hein, donc euh, tu es, es d'accord sur ça tu es d'accord que Allah ne pardonne pas le shirk. alors quelle est cette chose que' Allah a interdit hein, et qu'il a mentionné qu'il ne va pas le pardonner c'est quoi cette chose hein, et il ne le sait pas. C'est pas la réponse. Alors, le shirk, il dit, alors, dis-lui, comment peux-tu t'innocenter te, yani, te, ou te désavouer toi-même du shirk alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que le shirk Comment tu peux dire que tu fais pas le shirk et que tu, tu, tu, tu ne le pratiques pas alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est le shirk Ou bien, comment tu, comment Allah, comment Allah peut interdire quelque chose est mentionné à son sujet hein, que c'est quelque chose qu'il ne va pas pardonner et toi tu ne poses même pas la question à son sujet et tu sais même pas de le connaître est-ce que tu penses que Allah a interdit quelque chose sans le clarifier hein, sans nous l'expliquer et ça ce sont, des, ça, ce sont des, bonnes, des bonnes questions en fait parce que si on entend que le seul péché que Allah ne va pas pardonner c'est le shirk Donc, ça doit nous pousser à nous questionner et à essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Si on sait que le shirk, c'est plus grave que l'adultère, que le riba, que le zina, que le meurtre, que le vol, euh, que le viol, que tous les autres crimes qui ont pu être commis. Donc, si, si c'est ça la gravité du shirk et c'est le seul péché qu'Allah ne va pas pardonner, alors comment on peut rester une journée sans essayer de savoir qu'est-ce que c'est Hein? Comment on peut attendre jusqu'à demain pour dire ah, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le shirk mais je vais attendre à demain demain je vais chercher sur, hein, sur internet ou dans un livre je vais regarder qu'est-ce que c'est le shirk ou je vais essayer de trouver la réponse dans le Coran qu'est-ce que c'est le shirk non tu dois chercher immédiatement à savoir qu'est-ce que c'est pour essayer justement de te sauver pour être capable de dire que tu n'es pas en train de commettre le shirk hein, pour que tu ne meurs pas sur le shirk justement Hein, donc le shirk c'est ça c'est ce qu'il leur, leur dit comment tu peux t'innocenter ou dire que tu ne fais pas le shirk alors que tu ne sais même pas ce que c'est le shirk et comment, tu, comment Allah interdit cette chose et il mentionne qu'il va pas le pardonner et toi tu ne demandes pas à son sujet et tu ne le connais pas est-ce que tu penses que Allah l'a interdit sans l'expliquer, sans clarifier donc ça c'est pour la septième, la septième shubha et la huitième shubha c'est la suivante فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والاحجار تخلق وترزق وتدبر من دعاها فهذا يكذبه القرآن وإن قال هو من قصد خشبة هو من قصد أو حجرا هو من قصد خشبة أو حجر أو أبنية على قبر أو غيره، يدعون ذلك ويسبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفا، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الاحجار التي على القبور وغيرها فعلهم هذا هو donc le cheikh il répond donc il explique la shubha. ils disent et si ils te dit que le shirk et il dit nous on adore pas les idoles Alors, réponds-lui et dis-lui, qu'est-ce que ça signifie d'adorer les idoles Qu'est-ce que ça signifie d'adorer les idoles Est-ce que tu penses que ceux qui adoraient les idoles, à l'époque du prophète, ils croyaient que ces morceaux de bois ou ces morceaux de pierre avaient la, la capacité de créer, de donner le risque ou de contrôler quoi que ce soit dans l'univers Hein? et qu'il faisait ça pour ceux qui les invoquaient. Est-ce que vous pensez qu'il croyait ça Que les mouchtikines croyaient ça par rapport à ces morceaux de bois et ces morceaux de pierre Qu'elles pouvaient répondre et créer et donner la subsistance à ceux qui les invoquaient Le chef il dit, si c'est le cas, si tu penses ça, alors sache que ça c'est démenti par le Coran. Parce que le Coran nous, nous donne la preuve hein, dans plusieurs versets. Que les Mouchrikons, ils ne croyaient pas en ces choses-là. Ils ne croyaient pas en ces idoles-là. Ils, ils ne croyaient pas que ces idoles-là avaient le pouvoir de créer ou de donner la subsistance, ou ainsi de suite. Mais s'il dit que l'adoration des idoles, c'est de se tourner vers euh, les morceaux de bois et vers les morceaux de... De, et les morceaux de pierre Les morceaux de bois Et les constructions sur les tombeaux Ou autres et, et de les invoquer Et de les invoquer Et de sacrifier des animaux Pour ces choses là Et ils disent Que cela C'est uniquement pour nous rapprocher un peu plus d'Allah Et que c'est pour Repousser le mal Par la, par la bénédiction de cette idole Ou de cette chose qu'on adore ou de de nous donner une bénédiction quelconque. On recherche une bénédiction quelconque par ces choses-là. Alors tu lui réponds, tu lui dis oui. Dans ce cas-là, ça c'est une bonne définition. C'est ça l'adoration des idoles. Et c'est exactement ce que vous faites auprès des, des, des pierres et des constructions qui sont fabriquées par-dessus les tombeaux hein, et d'autres choses de ce genre. Et s'il accepte... Hein, S'il si accepte que ce qu'ils font, c'est la même chose que l'adoration des idoles, alors c'est ça ce qu'on a voulu obtenir de lui. C'est ça ce qu'on a voulu obtenir de lui, c'est-à-dire comme réponse. Hein? Le fait qu'il qu qu affirme qu'il admette que ce qu'ils ce qu font, c'est la, la même chose que l'adoration des idoles chez les, les mouchikines, lorsqu'ils adorent les tombeaux et les hommes pieux et les saints. Donc ça c'est la même chose que l'adoration des idoles. Euh, le shirk il dit aussi on peut le, on peut lui répondre d'une autre façon en lui disant lorsque tu dis que le shirk c'est l'adoration des idoles est-ce que tu euh, en arabe le shirk il dit wa yuqalullahu a'ylan qauluka al shirku ibadatu al aslam hal muraduka anna shirkah makhzuzun bihaala wa anna al i'ntimad al asalihiin wa du'aa'hum لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. donc الشيخ chef Euh, on lui dit également à cette personne qui qui prétend que le shirk c'est d'adorer les idoles seulement tu lui dis est-ce que tu veux dire par là que le shirk c'est spécifique à, à l'adoration des idoles et des statues et que le fait de se, euh, de, de s'appuyer sur les hommes pieux et de les invoquer que cela ne rentre pas dans le shirk le cheikh il dit ensuite alors ça, c'est réfuté par ce que Allah a mentionné dans son livre au sujet de la mécréance de celui qui s'accroche et qui s'attache aux anges à Isa ou aux hommes pieux et le cheikh il dit ensuite, il faut absolument dans ce cas-là, il doit absolument accepter hein? il doit absolument accepter et affirmer que celui, que, euh, celui qui a associé Il y en a un d'entre les hommes pieux avec wa ta'ala dans l'adoration. Alors, il a commis le shirk qui est mentionné dans le Coran. Et c'est ça qu'on veut de lui. C'est ça qu'on attend de sa part. Qu'il affirme et qu'il accepte hein? et qu'il admette ça. Donc ça, ça vient. Euh, donc ça, c'est la partie de l'explication du cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Et là, on va lire le sharh de shér Abdul Aziz Ibn Baz des explications du cheikh. Qu'est-ce qu'il explique à ce sujet-là? Donc, le cheikh a Aziz Ibn Baz, il dit, monèque pas Iza kara aha la il, et انا لا اشرك بالله فاذا قال انا لا اشرك بالله فقل ما معنى الشرك بالله وما هو الشرك بالله فاذا قال الشرك بالله هو عبادة الاصنام فقل وما معنى عبادة الاصنام اتظن انهم يعتقدون ان تلك الاخشاب والاحجار والأبنية والوالبنية تخلق وترزق هذا يكذبك هم بينوا أنهم مقرون بأن الله بأن الله الخالق الرازق قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أمر واضح ثم تشرح له معنى عبادة الأصنام وأنها التعلق بها والاستغاثة بها والنذر لها وهذا الذي يفعلونه عند قبور الصالحين ويرجون من الملائكة والجن وهذا هو المطلوب أن يعترفوا بأن ما هم عليه من التعلق على الأولياء والصالحين هذا هو الشرك من عبادتهم من دون الله بالدعاء والاستغاثة والاستجارة وطلب البركة ضغط الشيخ الزي Donc, la, le, le, la discussion avec les adorateurs des prophètes, les gens qui adorent les, les prophètes et qui adorent les tombes, c'est une discussion et une, une, une argumentation qui est claire. Et lorsque le talib il, il lit ces explications-là, eh bien, la chose devient claire pour lui. Hein? Parce que quand tu débats, quand tu argumentes avec le moucheric, tu lui demandes Hein, tu lui demandes des choses qui vont faire en sorte qu'il va être obligé de suivre la preuve. Tu lui demandes des choses qu qui vont lui imposer par la suite, de suivre la, la, la réalité et la preuve, d'établir la preuve contre lui. Donc, s'il si te dit par exemple, moi je ne fais pas le shirk avec Allah, tu lui demandes, qu'est-ce que c'est le shirk avec Allah chaque fois, chaque fois que tu lui demandes quelque chose, Ou qu'il nie quelque chose, ou qu'il a fait quelque chose, tu lui demandes de l'expliquer. Et tu lui demandes de donner la signification. Donc quand ici, il dit, je fais pas le shirk avec Allah, tu lui dis, ok, explique-moi, qu'est-ce que ça signifie de faire le shirk avec Allah. C'est quoi le shirk? C'est quoi de faire le shirk avec Allah? Et si il dit, de faire le shirk avec Allah, c'est l'adoration des idoles, donc tu lui demandes d'expliquer, ok, c'est quoi adorer les idoles? Hein? Parce que, comme on a expliqué déjà dans les cours précédents Ils ne savent pas quest ce que c'est le shirk avec Allah Et s'ils répondent que le shirk avec Allah c'est d'adorer les idoles L'adoration des idoles c'est seulement une partie du shirk Mais ce n'est pas tout le shirk au complet ça, ça C'est juste un aspect, un aspect du, du shirk hein? Et eux, ils veulent essayer de limiter le shirk à cet aspect-là Pour essayer de, de se disculper du shirk Hein? Alors que la réalité c'est que le shik englobe beaucoup plus de choses que simplement euh, d'adorer une idole. Et le shik il répond et il dit, euh, donc il dit dans ce cas-là tu dois lui dire qu'est-ce que ça signifie d'adorer une idole Explique-moi, est-ce que tu crois que euh, les mouchilikons, quand ils adorent les idoles, les statues, les, les choses qu'ils qu prient, est-ce que tu penses qu'ils font ça en croyant que ce sont ces morceaux de bois et ces morceaux de pierre et ces constructions, que c'est ça, ça qui crée c'est ça qui donne la subsistance si tu penses cela si tu crois cela, si tu penses que c'est ça leur leur, euh, leur croyance alors ça c'est démenti par quest ce qu'ils mentionnaient dans le Coran hein? parce qu'ils ont expliqué eux-mêmes, même comme Allah wa le mentionne dans le Coran que ils euh, Ils affirment et ils croient que c'est Allah le Créateur, le seul Créateur. Que c'est Allah le seul qui donne la subsistance. Et euh, tu mentionnes les versets à ce sujet-là, comme le verset 31 dans le Yunus, là, euh, où Allah a dit, dit au Mohamed « Qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre Et qui détient euh, l'ouïe et la vue Et qui fait sortir la vie de la mort Et qui fait sortir la mort de la vie Et qui contrôle toute l'affaire ?» Et ils diront « Allah ». Alors, dis leur ne, ne le craignez-vous donc pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est clair. Hein? Puis, tu leur expliques ensuite la signification d'adorer les idoles. Et que c'est de s'attacher euh, et de s'accrocher aux idoles, de s'attacher aux idoles, de les appeler au secours, de leur faire des vœux pieux, euh, et ainsi de suite, de leur faire des invocations. Toutes les formes d'adoration, c'est ça, ça le, le, le fait d'adorer les idoles. Et c'est exactement ce que vous faites auprès des tombeaux des hommes pieux. Hein? Hein? Et qu'est-ce que vous faites également lorsque vous espérez en les anges et en les djinns et des choses de ce genre. Donc, euh, ils affirment. Ils acceptent ça. Ils reconnaissent ça. et ça, Donc, c'est ça le but. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on recherche. Lorsqu'on leur pose ces questions-là, on, on, on veut les amener à reconnaître ce qu'ils font comme shirk. Hein, donc, s'ils ont reconnu ça, et qu'ils ont dit « Oui, c'est le fait de s'accrocher à, à des hommes pieux et à des saints, et que c'est ça le shirk, hein, et que c'est d'adorer ou d'offrir une forme d'adoration quelconque à autre que à Allah, comme par exemple, euh, d'adorer en dehors d'Allah euh, d'autres choses en lui offrant des invocations, en offrant à autre que à Allah des invocations » ou d'appeler au secours ou de demander euh, l'aide ou une, la protection ou de demander la bénédiction ou des choses de ce genre donc celui qui fait ça à autre pour autre que Allah il a commis le shirk et le Sheikh il dit في كل شيء Ma ma'na ash-shirk li-llah? asnam lahu. Donc le cheikh il dit quand tu vas euh discuter avec lui, chaque fois qu'il te ramène quelque chose, tu descends avec lui dans le débat et dans la discussion. Et chaque fois qu'il va prétendre quelque chose, qui va tu lui demandes de l'expliquer Et de donner sa signification Donc tu lui dis par exemple Explique-moi, c'est quoi la signification du shirk C'est quoi l'adoration Qu'est-ce que ça signifie l'adoration des idoles Qu'est-ce que ça signifie adorer Allah Explique-moi, clarifie Et donc si le shirk dit فَإِذَا فَسَّرَذَا لِكَ بِمَا يُخَالِفُ الْشَرْءِ فَقُولْ لَهُ كَيْفَ شَيْئًا وَأَنْتَ وإذا فسر بما يوافق الشر فقل الحمد لله هذا هو المطلوب هذا هو الشرك هذا الذي أنتم عليه تعلق بالأموات والأحجار تستغيثون بها تنظرون لها تسبحون لها هذا هو الذي عليه المشركون من قريش وغيرهم لشيخ الزي ستلعيش بك Euh, si tu leur demandes d'expliquer et puis qu'ils expliquent d'une manière qui est en contradiction avec la, la charia, avec le Coran et la sunna, alors dans ce cas-là, tu leur dis, comment pouvez-vous prétendre quelque chose alors que vous ne le connaissez même pas? Hein? Comment vous pouvez prétendre que vous ne faites pas le shirk ou que le shirk, c'est l'adoration des idoles ou qu'est-ce que c'est l'adoration d'Allah? Vous savez même pas qu'est-ce que c'est. Vous utilisez des termes que vous ne maîtrisez même pas que, nous, que vous ne connaissez même pas donc s'ils si l'expliquent d'une manière qui est en contradiction avec la charia tu leur dis ça et tu leur expliques la vraie signification par la suite et s'ils si expliquent incorrectement euh, s'ils si expliquent de la façon correcte ils donnent la bonne définition alors tu dis c'est ça le, le but c'est ça qu'on recherche Et donc, c'est ça le shirk. Si la personne explique correctement que le shirk, c'est d'adorer autre que Allah, ou de faire autre que Allah une forme quelconque d'adoration, et ainsi de suite, et qu'il donne des exemples d'adoration, c'est ça l'objectif, c'est ça le but. Et donc, tu lui dis par la suite, et c'est exactement ce que vous faites, hein, avec les morts et avec les pierres, hein, vous les appelez au secours, vous leur hein, faites des vœux pieux, vous, vous sacrifiez des disent vouloir faire des sacrifices et ainsi de suite et c'est exactement ce que faisaient les mushrikoun de Quraish et les autres mushrikin également c'est comme ça qu'ils adorent qu'ils adorent leurs idoles et ainsi de suite donc euh, le cheikh izi fama sahibihul haqq wa anzara wa anzarahumur rasoul sallahu alayhi wa sallam istankaru wa ajabu min dhalika wa qalu aj'al al alaha ilaahan wahida inna hada inna hada la shay'un ajab wa qala subhana wa qala subhanahu 'anhum innahum kanu itha qila la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihata alihatina alsha'ir majnun bal ja'a bilhaq wa saddaq al donc le shaykh ilzi lorsque lorsque La vérité les, les a appelés et lorsque le prophète les a avertis, hein, ils ont renié et ils se sont étonnés de cela. Hein. Lorsque les Moucherikounes qui adoraient les idoles, hein, ils ont été appelés et avertis par le prophète, ils ont nié et ils, ils se sont étonnés de ça. Ils ont dit, comme c'est mentionné dans, dans le verset 5, Est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une divinité unique C'est certes une chose étonnante. Et il a mentionné également le verset 35 et 36 dans surah Saffat, lorsque Allah a dit à propos des mukhrikin, eux, lorsque on leur disait rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil et ils disaient. Allons-nous abandonner nos divinités pour un pour un poète fou? Hein? Mais euh, et Allah سبحانه وتعالى il dit ensuite. Mais certes, il est venu avec la vérité et il a confirmé les messagers. Donc euh, le cheikh il dit ensuite. <sussurra> وإذا دعاهم داع ال الحق صاحوا به واستنكروا دعوته لجهلهم وإعراضهم وتقليدهم لأسلاع لأسلافهم الضالين ولكن من أراد الله هدايته يتعقل عند الدعاء ويتعقل ويتبين ثم يقابل ما يو... ثم يقابل ويوافق الحق Donc, le sheikh, il dit, ces mouchriků, en réalité, ces gens-là, ils ignorent la réalité dans laquelle ils sont. Ils ignorent la réalité dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils ignorent la réalité de ce, de ce sur quoi ils se tiennent. Ils ignorent que, qu'est-ce qu'ils font, c'est le shirk. Ils ignorent la réalité de l'adoration pour laquelle ils ont été créés. Et lorsqu'ils sont appelés à la vérité, ils crient et ils renient l'appel, ils rejettent l'appel à cause de leur ignorance et à cause de leur détournement. Parce qu'ils se détournent et parce qu'ils suivent aveuglément leurs, leurs ancêtres ou ceux qui les ont précédés parmi les égarés. Euh, mais celui pour qui Allah a voulu la guidance, eh bien, il va réfléchir lorsqu'il va être appelé. Hein? Il va réfléchir et il va voir clairement, puis il va accepter la vérité et il va se mettre en accord avec la vérité. Ça c'est pour celui pour qui Allah a voulu la guidance. Euh, ensuite le وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وغيرهم من المهاجرين وهكذا الأمصار الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا إليه في مكة وعلمهم واستجابوا للحق وفهموا الحق ورجعوا دعاة إلى قومهم قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم أن يبث فيهم الدين وينشر بينهم الدعوة لما أراد الله لهم الهداية تبصروا وقبلوا الحق وصاروا دعاة للحق بعدما كانوا دعاة, دعاة الباطل هذا هو فضل الله يؤتيه من يشاء قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دونك et bien il a accepté la vérité comme as-siddiq et Omar ibn Khattab et Talha ibn et Zubair ibn al awam et d'autres également parmi les muhajirin et de même que les ansar ceux qui sont venus voir le prophète par délégation lorsqu'il était à Mecca Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné Ils ont accepté la vérité Ils ont compris la vérité Et ils sont retournés à leur peuple hein? En, en les invitant à l'islam Et ils ont donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam hein? Et euh, ils ont fait la hijra vers eux par la suite hein? Ils ont donné l'allégeance que le prophète sallallahu venir parmi eux pour propager la religion, et propager la darwa parmi eux. Et euh, le Cher il dit, lorsque Allah a voulu pour eux la guidance et la science, ils ont accepté la vérité. Ils sont devenus des gens qui invitent à la vérité après après avoir aidé des gens qui appelaient à la fausseté. C'est-à-dire qu'auparavant, ils appelaient à la fausseté. Maintenant, ils sont devenus des gens qui appellent à la vérité. Et ça, c'est une parmi les grâces d'Allah, Subhanahu wa Taala, il la donne à qui il veut. et Allah Subhanahu wa Taala dit dans le verset 58 dans Sourate Yunus, dit c'est par la grâce d'Allah et par sa, dit c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà voilà de, voilà ce dont ils doivent se réjouir. C'est mieux que ce qu'il que ce qu'ils rassemblent. Donc ça c'est la réalité. Hein, comment des gens Avant l'islam, ils appelaient à, des, à de la fausseté et à de l'égarement Et comment Allah les a guidés à l'islam Et comment aujourd'hui, alhamdulillah, Par la grâce d'Allah, maintenant ils appellent à la vérité Ils appellent au tawhid Ils appellent à la sunnah hein? Et donc ça c'est l'exemple des sahaba aussi C'est l'exemple des sahaba Qu'Allah a guidés à l'islam Et qui sont devenus des lumières pour... للحمانيه بارا السويد يا عبد الله اذر الى الله اذر الى ربك وسله دائما ان يمنحك التوفيق وان يمنحك البصيره وان يفتح قفل, قفل قلبك حتى ترى الحقائق على ما هي عليه وحتى تبصر الأمور على ما هي عليه، وعليك أن تجتهد في صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، فإن صحبة الأخيار تعينك على الحق وتبصرك وتبصرك بعيوبك، أما صحبة الأشرار فهي تعمي عن الحق. Toumí na hlubk, vtedy na bahtil a على na na naadat na naadat na asla fi a akabir, vla ahol a vla ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol ahol qu'il te donne le, le succès et qu'il te donne la compréhension et la connaissance et qu'il qu ouvre les, les cadenas de ton cœur pour que tu puisses voir les réalités, la réalité de ce sur quoi tu es, pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont réellement, et fais des efforts pour rester avec les meilleurs compagnons et pour t'écarter des, des mauvaises personnes. Parce que le fait de rester avec les personnes de bien Et les meilleures personnes C'est quelque chose qui t'aide à la vérité Et qui t'aide à voir tes défauts Tandis que lorsque tu restes avec les personnes mauvaises eh bien c'est quelque chose qui te rend aveugle Qui t'aveugle de la vérité Et qui t'invite à la fausseté Et qui t'amène à rester euh, figé À rester immobile et à rester pris dans des fausses traditions, les traditions de tes ancêtres et des grandes des personnes euh, que les gens prennent comme étant des, grands, des grandes références ou des, des grands exemples, alors qu'en réalité ce sont euh, des gens qui ne re, qui ne retrouvent pas ou qui ne retournent pas à la vérité. Voilà. <rires> Donc, le, le cher, il termine par ce, par ce rappel et par cette euh, exhortation qui est vraiment remplie de, de, de bien remplie de sagesse, qui euh, illumine le cœur et qui fait réfléchir, en fait, sur beaucoup de choses. Donc, euh, c'est très, très bénéfique que Allah wa accepte de lui et lui pardonne ses péchés et lui illumine sa, dans sa tombe. Il illumine dans sa tombe et lui donne Jannat al-Firdaws al-Ala. Rahimahullah. Donc euh, ensuite on a, on a posé au cheikh euh, quelques questions. Qu'est-ce qu'on va faire on, on va lire quelques questions encore. Et puis euh, et puis on continuera la par la suite euh, la semaine prochaine parce qu'il reste encore quelques minutes. Donc euh, étant donné qu'on a terminé, on va lire les questions et réponses de قصة السؤال إذا نسي شيئا هل يقرأ سورة الفاتحة؟ الجواب بدع. إذا أشكل عليك، آه يذكر يذكر الله، إذا أشكل عليه يذكر الله. لا إله إلا الله أو سبحان الله. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. إذا إذا كان قصدك ناسي إذا كان قصده ناس ناسيا يذكر الله أما إذا كان قصده البحث العلمي يبحث قال الله قال رسول الله ما عندك يا فلان في هذه المسألة ما هو الدليل على كذا ما هو الدليل على كذا لذلك نضع المسألة للشيخ Euh, si quelqu'un il oublie quelque chose est-ce qu'il récite surat al fatiha et le chèque il répond il dit ça c'est une bid'ah que des gens quand ils ont oublié quelque chose ils commencent à réciter al fatiha ça c'est une bid'ah s'il y a quelque chose qui cause problème tu te rappelles d'Allah tu te souviens d'Allah tu mentionnes Allah tu dis la ilaha illallah subhanallah parce que Allah dans le Coran il dit dans le verset 24 dans surat al nasit. c'est à dire lorsque tu oublies Hein? Mentionne le nom de ton Seigneur ou mentionne ton Seigneur. Donc euh, souviens-toi de ton Seigneur lorsque tu oublies. Et euh, si le but c'est que la personne, si le, le point c'est que la personne a oublié, donc elle se souvient d'Allah. Mais si c'est la recherche de la science que la personne essaie de, de chercher la science, donc elle dit Allah a dit, le Messager a dit. Euh, Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as comme question Euh, ou qu'est ce que tu as comme réponse à propos de, cette, de ce sujet ou de cette question c'est quoi la preuve à propos de telle ou telle chose donc la personne elle va mentionner les versets ou les preuves à ce sujet là les hadiths à ce sujet euh, la question ensuite <coughs> مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم استجار بالمطعم ابن عدي لما نزل من الطائف بعد موت أبي طالب وكان في مكة في جوار عمه أبي طالب من الشيء الذي يستطيعه من الكفرة يقول أنا دخيلك من أهل البلد الفلاني أو من جيرانك أو أبنائك إذا كان يستطيع لذلك Quel est le verdict au sujet de, la personne qui, de certaines personnes qui disent « Anadakhiluka » Le Cheikh il répond il dit « Si, si c'est quelque chose que la personne est capable de faire il n'y a pas de problème. » Comme par exemple lorsque le prophète wa sallam, euh, est revenu de Taif après la mort d'Abu Talib hein, il a demandé la protection de « Al-Mata'am ibn Adi » qui était à Mecque donc quand il est quand il est quand il est venu quand il, venu donc quand il était à la Mecque le prophète seul les mettait à côté de son oncle et ça c'est quelque chose que il était capable de faire hein, il le protégeait des coards et ainsi de suite. donc si tu demandes la protection à quelqu'un et que c'est quelque chose que la personne est capable de faire, parce que là, il n'y a pas de problème. Hein, tu dis, « Je vais te protéger d'un tel ou d'un tel, » et ainsi de suite. Si c'est quelque chose que la, la personne est capable de faire, ça, il n'y a pas de problème. C'est permis. Mais si c'est demander la protection à des morts, Ou uh, des des des de, de gens qui sont dans la tombe ça c'est shérk mais si c'est un être qui est vivant et qui a la capacité ça uh, السؤال بعض الناس يقول ان هي أخص خصائص الجواب, أخصها ترك الشرك من فروع الاحكام. يجب على الحاكم أن يحكم بالشرع أما إذا حكم بغير الشرق, فيه تفصيل اذا حكم به عن عمد واستحلال كفر وان حكم ورشوة صار معصية من الشرائع personnes disent que al Hakimiya c'est une des Euh, de, de, la, de la divinité, de l'adoration donc certaines personnes disent que c'est-à-dire le fait de prendre Allah pour juge c'est une des caractéristiques les plus particulières de l'adoration la, euh, le cheikh il répond il dit non une des la, la caractéristique la plus particulière de l'ulohia c'est l'abandon du Al-hakimiya, c'est une des branches parmi les règles Euh, et, il est oblig... Comme par exemple il explique Il est obligatoire aux dirigeants de juger selon les, la révélation Mais si s'il juge par autre que la révélation Il y a, il y a un détail à ce sujet là C'est à dire il faut détailler ce sujet là Si la personne juge par autre que la loi d'Allah euh, Volontairement et en rendant cela halal hein, Il rend cela halal Dans ce cas là il a il avait cru Mais s'il juge par autre que la loi d'Allah pour une passion, ou à cause d'un pot de vin qu'il a reçu, ou des choses comme ça, alors ça devient un péché, hein, quelque chose qui est mauvais, et un coufre mineur. Hein, et donc ça, ça fait partie des éléments qui, font, qui, qui composent les différentes législations qui suivent dans le tawhid de l'adoration, ou qui rentrent dans le tawhid de l'adoration. أنا أ la question au تدخل في توحيد الروبوبية أو توحيد الألوهية الجواب تختلف تارة تدخل في الكفر تارة تدخل في المعصي مثل مسألة الزنا ومسألة الخمر إن استحلها صار كفرا وإن لم يستحلها صار معصية donc <تصفيق> ils ont posé la question au Est-ce que ça rentre dans tawhid al rububiyyah ou bien dans tawhid al-uluhiyya C'est-à-dire l'unicité unici, d'Allah dans la souveraineté dans la seigneurie ou bien dans l'unicité d'Allah dans l'adoration Le cheikh il répond, il dit ça dépend. Parfois ça rentre dans le coffre, parfois ça rentre dans les péchés. Euh, C'est comme par exemple la question de l'adultère, la question de l'alcool, celui qui le rend halal ça devient du coufre mais s'il ne rend pas halal c'est un péché euh, on a posé une autre question ensuite au chèque euh, euh, ensuite les moustachriques la réponse les Uh, ensuite il pose une autre question man aslama minhum posé la question au sheikh, à certains donc, Certaines personnes euh, les qualifient de « ulama ». Comment cela est-ce possible Et le cheikh dit, ça dépend, s'ils ont, ont, ont de la science. Et après, il, euh, on, lui, on lui a posé une autre question. Et les, et les orientalistes Il répond, il dit, non, ce sont pas des « ulama », il y a parmi eux des chrétiens. Et il dit, et si ils se convertissent à l'islam Le cheikh il dit, s'ils si ont de la science, alors ils sont des ulama, Et euh, si Allah les a guidés à l'islam, ils deviennent des musulmans, euh, et qu'ils ont une science du livre de la sunnah, alors, comme les autres, ils deviennent des ulama, Et on va les appeler des ulama selon la, la, la proportion de la science qu'ils ont. Et euh, ensuite, la question suivante... حُكْمُهُمْ حَكَمًا بِرَهْلِ مَعْنِ زَرَّاللَّهِ. Le verdict au sujet de celui qui juge par autre que, que a الجواب لو حكَمَ بِرَهْلِ مَعْنِ الله لِهَوَانٍ. يكون كفران دون kufrin. ما لم يستحل إما لاجل أن يثبت في ملك أو يرضى أو يرضي أو يرضي فلان أو من أجل فلان. لا يعلم أنه مخطئ، لا يعلم أنه مخطئ وظالم يكون معصية دون الكفر، ما دام لم يستحلها فهو كفر دون كفر، فإذا استحلها كفر كفر أكبر، وهكذا الزنا لو زنا ب بمئة امرأة ما يكفر حتى يستحل. Wa law qatala qatil wa lam yastahin lam yakfur mithlu qissati alladhi qatala 99 thumma kamila almi'a Aw qu'zaw posé la question au le verdict de celui qui juge par autre que la loi d'Allah et le sheikh, il répond. Le Ibn Obaz, il dit celui qui juge par autre que la loi par autre que ce que Allah a révélé par, à cause d'une passion Dans ce cas-là, c'est un coffre qui est moindre que le coffre. c'est-à-dire un kufr mineur, tant qu'il ne le rend pas licite, tant qu'il ne le rend pas halal. Euh, donc euh, la personne, elle, elle, elle juge par autre que la loi d'Allah pour, pour, pour pouvoir rester au pouvoir, parce qu'il veut rester au pouvoir ou bien parce qu'il veut faire plaisir à une personne quelconque ou bien pour une, personne, pour une personne en particulier et il ne sait pas qu'il a fait une erreur ou il est injuste. Dans ce cas-là, c'est un péché qui est moindre que le kouf tant qu'il ne l'a pas rendu halal. C'est un kouf qui est moindre que le c'est-à-dire qui est en dessous du kouf qui fait sortir de l'islam. Ce n'est pas un kouf majeur, c'est un kouf mineur. Par contre, s'il si le rend halal, Il rend ça licite Dans ce cas-là C'est un couf qui devient un couf majeur De la, la même façon Que celui qui fait le zina Même s'il fait le zina Avec 100 femmes il, il ne devient pas mécréant Tant qu'il ne l'a pas rendu halal De même que celui qui a tué 100 personnes Tant qu'il ne l'a pas rendu halal Il ne devient pas mécréant Et C'est la même chose pour Euh, c'est comme dans l'histoire de l'homme qui avait tué 99 personnes puis qu'après il a complété avec le, le centième hein? il n'est pas devenu mécréant pour ça hein? donc euh, c'est ça c'est un point très important et ça, ça réfute les takfiriyins ça, ré, ça vient réfuter les takfiriyins et les khawarij qui font le takfir des dirigeants parce que les dirigeants font de l'injustice ou font un jugement qui est contraire à la charia ou des choses comme ça et eux ils le déclarent kafir automatiquement donc ça, ça vient réfuter ces gens-là, cette réponse du chef elle est claire le chef il dit il un quelqu'un base أما الله لا يسأل بوجه بوجه فلان أما بينه وبين الناس يقول بوجه بوجه أبيك أو بحق أبيك لا بأس ما يخالف مثل ما كان مثل ما كان عبد الله بن جعفر يقول لعمي علي أسألك بحق جعفر يعني بصلة الرحم أما الله لا donc euh, quelqu'un il dit à une autre personne euh, je te demande par le, par le visage d'un tel est-ce que ça c'est permis dit, si tu le fais entre une personne si c'est deux personnes qui le font une personne le fait par rapport à une autre personne ça c'est permis Mais pas, pas demander à Allah Par le visage de quelqu'un Mais si c'est entre deux personnes Une personne il dit par exemple Je te demande par le visage de ton père Ou par le droit que ton père a sur toi Ça ça c'est permis, il n'y a pas de problème Comme par exemple Quand euh, Abdullah ibn Jafar Abdullah le fils de Jafar Il disait euh, à l'oncle euh, de Ali Parce que Ja'far c'était l'oncle de Ali euh, il, il lui disait Je te demande par le droit de Ja'far C'est-à-dire par le, le droit qu que, que j'ai sur toi Par rapport au lien de parenté ou Le droit qu'il a sur toi par le lien de parenté hein, Parce qu'on sait que dans l'islam Celui qui a un lien de parenthèse avec toi, il a un droit sur toi. Donc, si tu lui demandes par le demandes par le droit de son père ou le droit de son, de son oncle, eh bien, ça c'est un lien de parenthèse, ça c'est permis. Mais si tu demandes à Allah, non. Comme les soufis par exemple, ou les gens qui, sont, qui, qui demandent à Allah par le droit d'une un, créature ou par le visage d'une créature, ça c'est pas permis. Hein? Tu peux pas dire, oh Allah, je te demande par le droit d'un tel sur toi. Ou oh Allah, je te demande par le visage d'un tel Ou par le prophète Ça c'est une bid'a C'est interdit de faire ça hein? Parce que personne n'a un droit sur Allah subhanahu wa hein? Et euh, qu'est-ce que tu dois faire Si tu veux demander à Allah Tu lui demandes par ses noms Par ses attributs hein? Par ses beaux noms Tu lui demandes par ta foi en lui Par ton amour pour lui Oui, ça c'est permis Mais pas par des kráčůr nebo věci takové. Následně je další otázka, která byla položena pane. Co je případ, kdy je nezakládající úřad považován je případ, kdy je nezakládající je je Le chef on lui a posé la question, celui qui rend halal le, ver, le jugement par autre que, que la loi d'Allah, est-ce qu'on l'appelle est qu ou est-ce qu'on le considère tarhout Le chef il répond, il dit, kafir. Hein, tarhout, kafir. Tarhout, kafir. Il dit, on l'appelle tarhout, même s'il si ne le rend pas halal. Même si euh, il, il dit, s'il si juge par autre que la loi d'Allah... ه، même s'il le rend pas حلال، <سؤال> on peut l'appeler تمرد، même s'il le حلال. on حلال ensuite une autre question، مستدل على الحكم، من استدل على الحكم بغير ما أنزل الله أنه يختلف عن الزنا والاحلام والأحكام الأخرى بالآيات والأحاديث. الجواب، ما علينا، مثل ما صرح الصحابة ابن مسعود. وهيه كفر دون كفر لو حكم لصديقه وما لا في الحكم ويعلم مائل هل يكفر لا donc euh, ils ont posé la question il ils, ils ont posé la question au sheikh, si quelqu'un il euh, il quand il parle du, du, du fait de juger par autre que la, que la loi d'Allah Euh, il, ramène, il essaie de ramener des arguments des versets et des hadiths pour, pour essayer de montrer qu'il y a une différence entre le, fait de juger, euh, entre le fait de juger par autre que la loi d'Allah et euh, l'adultère et les autres règles il essaie de prouver ça par des versets et des hadiths le shikh, dit, a dit ça, ça, ça ça nous dérange pas parce que C'est clair qu'est-ce que les sahaba, le Sahaba Ibn Mas'ud a, euh, euh, ibn ibn a expliqué à ce sujet-là Que ça c'est un kouf moindre que le kouf, c'est un kouf mineur Et que si quelqu'un juge euh, pour son frère, en faveur de son frère Ou en faveur de sa mère, ou en faveur de son père Ou en faveur de son ami Et qu'il euh, qu penche, euh, c'est-à-dire qu'il s'écarte de la vérité dans son verdict Alors qu'il le, qu le sait, Alors qu'il euh, le sait. Alors, est-ce que il l'a mécru Non, il n'a pas mécru. Le cher il dit non, il n'a pas mécru. Hein? Il n'a pas l'ayakfor, euh, donc il ne vient pas mécréer pour ça. Et le Cher à la Mustawa Doual, ils ont posé la question encore au cher et au, au niveau de, des pays. Le cher il répond voilà Et même si c'est au niveau des pays, la même chose. Law anna lakin al ma'siyah ta'zam. Idha hakama li ithnayn akbar, idha hakama li thalatha fil yawm un point pays, la même chose. C'est un Mais le péché va devenir plus grand. Mais, mais le péché va être plus grand. Comme si par exemple il dit si par exemple il juge il juge en faveur de deux personnes ou pour deux personnes, c'est plus grand qu'une personne. Et s'il jure juge pour trois, hein, par autre que la loi d'Allah, c'est plus grand comme péché que si euh, il jure il juge moins et s'il juge pour 10 c'est encore plus grand donc ça fait augmenter la grandeur du péché mais ça ne devient pas une mécréance hein? et euh, l'autre question qu'on a posée au » donc ils ont posé la question au shiikh comme c'est mentionné dans un hadith et même s'il fait le zina, et même s'il vole Le Il dit même s'il fait le zinaï, même s'il vole, est-ce qu'il va devenir mécréen Est-ce que ça va être du gouffre? Il dit non. Non, ce n'est pas du couple. C'est quelque chose qui fait qui vient en opposition ou qui contredit la perfection de la foi. Mais ça annule pas la foi complètement. Une autre question qu'on a posée au chef voilà qu'en elle fait le neuf ما يدل على استحلال إقامة المحاكم والدعوة اليها, والدعوة إليها الجواب لو زنى يحكم عليه أنه مستحل ما الذي يخرج هذا لو زنا أو تلوط أو شرب الخمر هل يقال له كفرت donc ils ont posé la question au شيخ ils ont dit mais شيخ l'action elle-même N'est-ce pas que ça indique que la personne rend ça halal lorsque elle établit des, euh, des euh, tribunaux ou bien euh, des choses comme ça, où il invite aux tribunaux? Le cher, il dit: si quelqu'un fait l'adultère, est-ce qu'on va juger la personne en disant qu'elle l'a rendu halal parce qu'elle l'a fait? Qu qu Donc, bien sûr que non. Hein? Donc, il dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait sortir cet exemple que vous avez mentionné, de l'exemple du zina hein? Que si quelqu'un a fait le zina, ou a fait l'homosexualité, la sodomie, ou abus de l'alcool, est-ce qu'il devient mécréant pour ça Non. Donc, euh, tant, qu tant que la personne n'a l'a pas rendu halal, verbalement, donc la personne, on ne peut pas la déclarer kafir. Hein On va dire que c'est un, une personne qui est un pêcheur, un pervers pêcheur, qui est à la fois faible, mais on ne va pas dire de lui que c'est un, un caisseur. Donc ça, c'est ce qui vient compléter le, le, les questions de ce cours-là. Et ça, c'est des bonnes questions, parce que ça clarifie beaucoup de choses par rapport à la question du, du tekfir des dirigeants et de toutes ces questions-là. Donc, on va continuer la semaine prochaine, inshaAllah, avec la suite de qu ce qui est mentionné dans Kachesh Shubhahat, inchallah. Donc, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadwan la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.